mosaïque Bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Pacifique Chuvahiro est au micro pour cette émission. Le Burundi célèbre le 56e anniversaire de son indépendance. Une commémoration qui intervient alors que le pays connaît une crise politique. Où les principaux partenaires sont réticents en termes de coopération bilatérale à cause des sanctions, notamment prises par l'Union européenne. Pour le CNDFDD, le parti au pouvoir et ses alliés, il faut recouvrer l'indépendance politique et économique qui passe par le respect de la souveraineté nationale pour faire face aux pays jadis coloniaux. Cependant, les analystes pensent qu'il est toujours difficile de se défaire des relations bilatérales avec les pays occidentaux, dont les anciennes métropoles. 56 ans après l'indépendance du Burundi, quelles définitions et caractéristiques faut-il garder de l'indépendance Que faire pour que l'indépendance soit effective au Burundi Pour en parler, nous sommes avec trois éléments. Les、invités autour du plateau. Nous accueillons honorable Jean de Dieu Moutabazi, président du parti Hadebou. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour Pacifique. Nous accueillons également dans son studio Evariste Ngayi Menda, également honorable vice-président de la coalition Amizere Barundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je salue également ceux qui nous écoutent. Dans ce studio, nous accueillons Faustin d i k o u m a n a représentant légal de Paroles et Actions pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci de nous avoir invités. À la réalisation de Mosaïque d'aujourd'hui, Jérôme Nionzima, François Akimana assure la technique. À l'animation, Pacifique et c h o u v a ï l o À vous tous, nos auditeurs, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Honorable. j e a n d o d i e u Moutabazi,、euh, vous faites partie de la classe politique. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de l'indépendance ici au Burundi、euh, L'appréciation que nous pouvons、euh, faire, je dirais, de l'état、euh, d'avancement du processus de l'indépendance totale au Burundi, qui, est une qui doit être、euh, tel que le prince Louis g w a g a s o l e le voulait, tel que même. Certaines personnes dignes de ce pays où Ndadaï le voulait, il fallait avoir une indépendance totale au niveau politique et au niveau économique. L'état d'avancement de cette lutte, nous pouvons dire que nous avons pu avancer, mais nous ne, nous ne sommes pas encore arrivés à réaliser le rêve que le prince Louis Ouagassole voulait. Vous auriez remarqué que Aussitôt、euh, que nous avons obtenu l'indépendance,、euh, le colonisateur ne nous a pas du tout,、euh, je dirais, donné la paix. Il a investi dans les différentes divisions de ce pays. Par exemple, au moment où nous avions l'indépendance, il y a eu les divisions au sein de la famille、euh, du prince Lugo g a s s o l e entre les v é z i e t les, les Vatare, et la main de, du colonisateur était toujours là. Euh, quand en 1965 nous avons eu、euh, les députés Uprona,、euh, la main de l'étranger était toujours là. On a eu les divisions d e m o r o n v i a Casablanca. En 1972, encore les divisions étaient là.、Euh, il y a eu le, les massacres horribles、euh, des de Hutus en 1972. En 1988, il y a eu encore la guerre. En 1970, 1 93, 9 il y a eu l'assassinat de Ndadaïe Melchior, suivi d'ailleurs d'une、euh, euh, guerre civile avec l'avènement d'un énième coup d'État qui n'a jamais été co、euh, condamné par、euh, les capitales occidentales ou bien、euh, euh, qui n'ont jamais condamné. Le Poutchiste, le Major Pierre Bouyoya. Et quand on regarde ça, bien. t s u t o u t tous ces événements malheureux qu'a、oh, oui. euh, qu connu le Burundi, vous attribuez à、euh, tout ce fardeau、euh, au p a s s colonisateur. C'est le colonisateur que. Je vous dis que le colonisateur ne nous a jamais donné du répit. Mais nous continuons à avancer tant bien que mal. Que mal a l justement, vous faites allusion à, au prince Louis Guagasole、euh, héros de l'indépendance. Lui, il a préconisé dans son discours que il faut garder les relations avec la Belgique, un ancien, colonisateur, un ancien pays colonisateur. Est-ce que aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est passé, notamment en 2015, pensez-vous que le Burundi garde toujours son souvenir du prince Louis Guagasole? L'opinion nationale ne peut pas oublier le,、euh, le père de l'indépendance comme、euh, Comme euh, euh, le prince Louis Gogasore, pas du tout. Mais nous devons tout mettre en œuvre pour essayer de réaliser son rêve. Nous devons absolument tout mettre en œuvre. S'il y a des choses sur lesquelles on ne, ne s'entend pas, il faut les dépasser, mais tout mettre en œuvre pour qu'on puisse、euh, arriver à un bon niveau de l'indépendance politique et de l'indépendance c o n i q e Économie. Je reviendrai vo vers vous, honorable Moutabazi.、Euh, au niveau de la coalition a Miséro, professeur Evaliste Ngaïm e、euh, n d a aujourd'hui, quel est l d é l i r de l'indépendance du Burundi Sommes-nous indépendants、on、pourrait distinguer de ce point de vue ce que je pourrais qualifier d'indépendance formelle et d'indépendance effective. Formellement, on est indépendant depuis le 1er juillet 1962 parce que nous nous sommes. Sous aucune occupation. Étrangers. On a un président burundais, un gouvernement de Burundais, une assemblée nationale, un sénat de Burundais, une administration territoriale de Burundais, une armée burundaise, les frontières sont connues. Et on parle très bien de la République du Burundi, avec une constitution, évidemment, je ne sais pas laquelle, et un drapeau. Donc, du point de vue formel, je dirais qu'on est indépendant. Du point de vue e f f e c t i f Par rapport à la constitution, vous restez confus. On a une nouvelle constitution aujourd'hui. Je ne sais pas exactement laquelle on a, parce que le propre de toute constitution, c'est de régir les institutions de la République, enfin, du royaume, si on est en République ou en royaume. Maintenant, quand on dit qu'on a une nouvelle constitution, mais que les institutions placent et restent là jusqu'en 2020, et que cette constitution commence à s'occuper du détail, on peut se poser la question de savoir quelle urgence y avait-il à avoir cette constitution si elle ne faisait pas régir les institutions. Parce que. Par principe, une constitution fixe les règles d'organisation des pouvoirs, donc des institutions. La première chose par laquelle elle devait commencer, si tant est qu'on a une nouvelle constitution, c'était d'abord d'organiser de nouvelles institutions. Parce que là, on a des institutions non, non. qui sont là en vertu de la constitution de 2005 et qui veulent fonctionner sur les règles de la constitution de 2005. 18, qui cela doit, à, devrait attendre les institutions qui seraient conformes à la loi Cela pourrait faire un、voilà、autre à, je suis débat très、euh, conflit et hum, je ne suis pas le seul.、Oui, vous étiez entre d a u t r e d i s t i n g u e l'indépendance formelle et l'indépendance effective. Alors, du point de vue de l'indépendance effective, Je suis très très sceptique. Non pas à cause de ce, tout ce que vient de développer Moutabazi, mais à cause d'autres choses. Je ne crois pas que tout ce qui nous soit arrivé depuis 1964, 1965, 1969, 1972, 1988, 1993 doive n t être mis. Sur le dos de ce qu'on appelle, entre guillemets, les colonisateurs. Parce que, aux yeux du CNDDFDD, le colonisateur, c'est devenu un concept fourre-tout. Il est précisément devenu ce qu'on appelle un bouc émissaire. Car, si nous devions assumer que tout ce qui nous arrive doit être mis sur le dos des colonisateurs, d e s colonisateur, s en d'autres mots, ça serait une façon de dire qu'en réalité, on ne méritait pas d'être indépendant. Si nous sommes vraiment incapables. De résister aux sollicitations du d colonisateur, je pense que nous devrions être assez assez courageux et vraiment nous e m prendre à nous-mêmes. J'aurais peut-être o p p o r t u n i t é d'y arriver. Maintenant, pourquoi je p a r l a i s d'indépendance effective en Kirundi? On dit outi Gaba ni Gaboulira. Vous savez, même dans notre tradition, c'est assez difficile à un chef de famille. S'affirmer qu'il est effectivement chef de famille si ses enfants n'ont pas à manger, s'il n'y a rien dans son r o u û t si ses enfants doivent aller à gauche à droite pour ou pour avoir à.、Euh pour Avoir à manger. Oh, est-ce que nous avons à manger aujourd'hui? Est-ce que nous avons un minimum d'autonomie économique 56 ans après cette indépendance? De quoi sommes-nous capables? Je vais terminer Mais le, par là. Le, le, le pays parvient à fonctionner. Qu'est-ce、euh... que vous appelez fonctionner? Allez voir ce qu'il y a dans les pharmacies. Allez voir comment on remblait les, les, les routes macadamisées qui, qui comptent partout des, des, des nids de pôle. Allez voir ce que deviennent nos écoles.、Allez、voir au niveau d'indigence e s et de notre administration. C'est devenu pénible de trouver du, du, du, du papier. On nous appelle pour tout financer. Ici à gauche, à droite, il y a les élections. Aujourd'hui, il y a des, des, des, des, des endroits où on en arrive à, à aller raqueter de l'argent chez des gens, soi-disant t qu'il faut financer leur cercueil. Et le jour où ils mourront, Comme si la date de la mort était prévue é t a i t connue et devait être organisée par quelqu'un. Alors, c'est ça que vous appelez fonctionner. Est-ce qu'on fonctionne ou on vivote Est-ce qu'on fonctionne ou on vivote Enfin, je vais terminer par une toute dernière idée. Ce concept de colonisateur, d'abord ma colonie, mais ce concept, comme par hasard, remonte à la crise de 2015. 2015-2016. Mais pourquoi justement Pourquoi justement、2015. Pourquoi justement De 1962 à 2015, on n'a pas entendu ce discours. Qu'est-ce qu'il y a dit y, y, y, y avoir en 2015 Pour que, du jour au lendemain, des gens dorment u n bon partenaire, qui effectivement nous avait aidés, des années durant, des décennies durant, qui a v a i t accompagné le processus d'Aoucha. Et du jour au lendemain, voilà, ce sont des colonisateurs. Et tout ce qui vient de sans colon, sans colonisation. i vous v e n d a s i k o m a n a vous assistez à la politique burundaise et la notion d'indépendance est devenue une notion、euh, qu'il faut revisiter dans certains termes, est déjà évoquée par Evaliste Ngaïm e n d a t e l que、euh, vécue, surtout avec cette équipe de 2015. Pensez-vous que le Burundi reste jaloux de son indépendance D'abord, l'indépendance, c'est un concept qu'il faut analyser avec beaucoup de prudence. Et dire qu'un pays est indépendant, c'est un concept difficile à réaliser. Dire qu'on est indépendant d'ailleurs. Bon, moi je le place dans un cadre global. Si on voit comment les pays africains se sont comportés le lendemain de la, du recouvrement de l'indépendance dans les années 60, c o m p a r e le lendemain qui ont déchanté, par rapport aussi à notre pays. Je l'aborde sous cinq axes. D'abord, oui, l'indépendance. On nous parle toujours que c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Comme l'a dit p r o f e Sengaïmenda, s la v e n i r du Burundi appartient au Burundi. Le peuple burundi a s dispose de lui-même. Nous avons un président burundi, a s un parlement, comme il l'a dit. Ça, c'est le premier concept. Mais après l'aspect que les peuples disposent d'eux-mêmes, il y a un autre aspect très important pour garder l'indépendance. C'est la cohésion nationale entre les fils et filles d'un pays. Quand la cohésion éclate, il est difficile de garder le concept indépendant, de garder l'indépendance. C'est regrettable, par exemple, que 50 ans après, 56 ans après l'indépendance, on e s t encore plus de 300 000 de nos bourreaux, de nos de fils et filles de ce pays. Qui sont à l'extérieur, c'est déjà un déficit au niveau de saut de cette cohésion qui est à la base de l'indépendance. Vous verrez partout en Afrique ou d'autres nations, quelque part, quand il y a un problème, il est difficile de parler d'indépendance quand la cohésion n'est pas là. Et s o u v e n que de cohésion, c'est nous qui en sommes responsables entièrement. Responsables. Ce ne sont pas les anciens colonisateurs. Nous, nous disposons de nous-mêmes. Il ne faut pas nous infantiliser. D'ailleurs, d'abord, pas nous infantiliser. Nous disposons de nous-mêmes depuis 1965. Nous avons des dirigeants burundais. Il ne faut pas quand même faire tout comme un alibi pour masquer d'autres tard nos insuffisances, nos déficits. Troisièmement, c'est cette souveraineté populaire. La souveraineté qui reste dans l'ensemble, la souveraineté des citoyens, au lieu de la parler de souveraineté des dirigeants. Parce qu'on a pu voir en Afrique, l'année de l'indépendance, les dirigeants qui ont confondu l'indépendance, la souveraineté, comme la souveraineté, d'eux-mêmes ou d a u t r e s proches, quitte c o n t i n u é à maintenir leur propre peuple dans un jour grondé. On a vu des régimes en Afrique qui ont a servi s leur peuple. Plus que le colonisateur, peut-être. Puisque si on parle, si on analyse ce qui peut se passer, par exemple, en Ouganda, avec Diamine ou autre. C'est quand même assez difficile. Il y a aussi alors ce qu'on appelle le développement, la vision en pays. En quoi nous sommes capables La vision. Tout à l'heure, le monde. Dans l a n g u e de l'indépendance, effectivement. L'indépendance, Effective. justement, nous sommes capables de quoi Les indicateurs qu'on a taux de malnutrition,、hmm? indice de la faim, taux de pauvreté, taux d'indigence, espérance de vie. Il y a des concepts qui nous montrent qu'encore il y a un problème par rapport aux conditions. De vie. Et aussi, est-ce que nous avons pu au moins promouvoir le MEDIN Burundi Qu'est-ce qu que nous vendons finalement Le MEDIN Burundi, qu'est-ce que nous, nous exportons Qu'est-ce que nous. Le MEDIN Burundi actuellement Parce que quelque part, il faut demander en quoi, combien de médicaments à f a b r i q u é s ici sur place Après tout, mais nos paysans sont, à, sont au niveau, par exemple, v e s t i m e n t a i r e Ce sont les féminines qui n o viennent de l'extérieur. En quoi, par exemple, on a la capacité de s Burundi a s à fournir les besoins les plus v i t a u x Médicaments, les, les besoins v e s t i m e n t a i r e s Des engrais chimiques, par exemple. Et même malheureusement, nous avons même t r a n s f o r m é nos habitudes de consommation. Nos habitudes de consommation. t r a v a i l e r doit avoir une jeep pour circuler. et Il faut toujours l'importer. Il y a des choses, des, des aspects qu'il faut analyser en profondeur. pour Et le dernier aspect, alors c'est la place qu'Ampi a dans le Conseil des Nations. Sa place, le prestige, là aussi, c'est ça, ça accompagne finalement. Les grands axes pour aborder la souveraineté ou l'indépendance d'un pays. Mais pour vous, pour un pays pauvre, parler d'indépendance, ça risque d'offrir des l u s i o n s Par exemple, je, je, au Burundi, j'ai parlé. Le... Que les Burundais disposent d a i m e r mais au niveau de la cohésion nationale, il y a un déficit. Aussi, au niveau de la souveraineté populaire, il y a un déficit. Au niveau du développement, de la vision, il y a encore un déficit. Maintenant, aussi, vous savez, avec les problèmes diplomatiques, diplomatique, on voit que quand même, il y a encore un problème. Nous disons que plutôt les Burundais, nous devrions faire un examen de conscience par rapport à ça, nous sentir responsables de la situation. Ne pas continuer à nous infantiliser, à jeter le tor u à l'autre colonisateur, tant que nous avons, recouvert, nous avons pu recouvrir l'indépendance, cette indépendance théorique. Dans je crois qu'il faut aborder les choses dans son sens.、Euh, honorable Jean-Audit Moutabazi, pourquoi aujourd'hui,、euh, à partir de 2015 et surtout, euh, vous euh, rappelez que l'indépendance au Burundi, c'est vital pour le peuple burundais、euh, D'abord, je, je suis vraiment déçu de la part d'Ongay Menda, qui est innocent, e le colonisateur. Je suis vraiment déçu. Pourquoi Si je lui pose la question sur le dossier de l'assassinat de Ouagasore, s'il n'y avait pas la main de la Belgique, lui, il dirait non. J'ai l'impression qu'il va dire non. Tout ce qu'il a développé, c'est pour innocenter le colonisateur, alors qu'il y a des faits. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Les différents. Mais le mystère reste sur, avec la mort de Nagami, la mort d'Omé Kiondada. Est-ce que là, toujours, c'est la fées, responsabilité les, la les, Belgique? Les, les, les de la b e l g i q u e Les faits sont têtus. Il a parlé des accords d'Arusha. Les accords d'Arusha, nous étions interbourrandais sous la houlette d'abord de, de faits, Moalim u Julio Signelé, puis de Mandira, qui ont beaucoup. Contribuer, mais au moment, avant de signer, le ministre de des Relations extérieures de l'époque, M. Louis Michel, était ministre des Relations extérieures de la Belgique. Il, sait, il est venu précipitamment pour tracer une ligne en disant que la CVR, oui, mais qu'elle ne peut pas faire des investigations avant ce sont, ce sont des faits. Deux, j'ai parlé des différentes、euh, pages noires où nous avons enregistré les différents. Massacre des Burundais, les députés de 65, en 62, etc. Ces gens n'ont jamais condamné cela. Et subitement, vous dites cette histoire d'Avakoroni, ça vient. Récemment. Non, la main du colonisateur, l e f f e t le m o n t r e i l a toujours, été là, on sentait qu'il bénissait, par exemple, les coups d'état de Michombero, de Wagaza, de Wuyoya.、Euh, Et il ne bronchait pas quand on assassinait un président démocratiquement élu. Et Ngaïmenda dit Ah, il ne faut pas parler 56 ans après, parler d'Abakoro, ni etc. Non, c'est quand moi je plaide qu'il faut laisser les Burundais. Se réaliser, qu'il faut laisser les Burundais réaliser euh, leur, euh, leur unité. C'est ce, ce que nous observons. Quand il y a u les divisions. Entre la famille, euh, euh, la famille du prince Louis Guagasore, quand il y a eu les divisions entre Utu et Toussi, t a u quand il y a eu les divisions, même jusque、euh, entre les démocrates et les autres, etc., on sentait chaque fois qu'il y avait une partie que le, le colonisateur sympathisait. Et si à, à, le vice-président de la misère Yabarundi o dit, justifie, jette des fleurs au colonisateur, je suis vraiment navré et je suis étonné. Mais seulement il a refusé que vous fassiez le, le, le a u n beau commissaire. Avant que je ne termine, je souhaiterais que s'il déborde sur un autre sujet en parlant par exemple de, de la constitution ou bien en parlant du Sénédif, d è q u i n'est pas représenté ici sur le plateau, je suggère qu'il faudrait ne pas parler des gens qui sont absents sur,、euh, sur le plateau parce qu'ils ne seraient pas en mesure de,、euh, de, de, de, de se défendre. Là où aussi je suis étonné, il parlait de l'aide. Est-ce que peux t u me donner un exemple d'un pays qui s'est développé grâce à l'aide étrangère Qu'il m'en donne Moi, je connais beaucoup de pays asiatiques qui ont émergé grâce à leurs propres efforts, mais qui n'ont jamais recouru à l'aide étrangère. S'il en connaît, s'il y a exemple, des exemples, il peut les donner. Enfin, s'il si est présent, il est dans le secteur de, de l'enseignement. On voit aujourd'hui le nombre d'écoles que nous avons. Le nombre d'écoles primaires, le nombre d'écoles secondaires et le nombre, le nombre des,、euh, des universités. S'il si, peut y avoir une myopie et ne rien constater, qu'il y a des efforts qui peuvent. Ce n'était qu'un exemple au, au, au, au niveau de l'enseignement, ce n'était qu'un exemple au niveau des réalisations qui peuvent se faire, au niveau des réalisations qui peuvent se faire par les Burundais eux-mêmes. C'est important. Sinon, si on ne veut rien voir, si on, on décide de tout voir en noir, je ne suis pas. Mais si nous décidons comme des intellectuels d'avoir de, un esprit critique, de dire ceci va bien, il faut le renforcer ceci va mal, il faut le, le, le corriger oui. Sinon, il y a des défis. Il y a des défis. Je Suis d'accord, il y a des défis au niveau économique. Nous avons des défis, tous les pays ont des défis. Tant que vous Alors, avez la parole, si vous notez l'omniprésence de, de, de, de, de l'ancien colonisateur、euh, sur la vie politique ici au Burundi, qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui、euh, vous êtes mieux notillé pour、euh, rendre <rire> effective l'indépendance du Burundi L'exemple que je peux donner dernièrement, le chef de l'état il a dit qu'il ne va pas se présenter aux élections de 2020 et automatiquement nous avons entendu, n o u s Nous a Vu o n s v sur des tweets et des déclarations au niveau de, du Pentagone et au niveau de l'Union européenne, mais on a été induit à une erreur. On a fait une mauvaise appréciation de la situation. On avait toujours cru que le référendum c'était pour maintenir un homme, que le référendum, la nouvelle constitution c'était pour maintenir un homme au pouvoir, que, elle était, que la nouvelle constitution était taillée sur mesure d'un homme. Alors je suis étonné que jusqu'aujourd'hui. Et on voit chaque fois une main étrangère qui veut essayer de déstabiliser le pays. C'est un constat et on le voit. Et si on demande, nous, on, on, on, on, on veut réaliser notre indépendance, comme on ne voudrait pas aller s'ingérer dans les affaires internes, dans les affaires politiques internes d'autres pays, mais on, souhaiterait, on ne veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'ingérer dans des questions d'ordre de la souveraineté. Du si vous notez cette ingérence de l'ancien la, colonisateur sur la vie politique au Burundi, quels sont d'autres défis à l'indépendance du Burundi Les défis. Pour s'ingérer, en fait, il utilise la méthode de diviser pour rien. Je vous ai parlé des différentes divisions ici. Alors, nous, si nous sommes, si nous voulons partager la même vision que Guagasole avait, si nous voulons partager la vision indépendantiste, nous pouvons dire mettons d'abord en avant l'intérêt général. Les choses sur lesquelles on ne converge pas, on va y revenir. Mais ne pas s e Entretuer. Alors, c'est dommage qu'il y ait jusqu'à aujourd'hui effectivement des réfugiés. C'est vraiment dommage. Comme Prostin le disait, nous pouvons dire que les défis que nous avons aujourd'hui, c'est d'expliquer aux Burundais qui sont à, à, à l'étranger, notamment euh, euh, certains leaders politiques de la société civile, de venir faire la politique comme le fait Gaïmenda. Il est ici, il n'est pas inquiété. Et les autres disent qu'ils sont inquiets. Qu inqui Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ils ont fait trois ans à chanter les histoires d'Omanda. Ce n'est pas vrai du tout. L'opposition, même les leaders de l'opposition, lo, comme lui, comme Léon Sengenda k u m a n a ou bien a g a t o g w a s ils sont ici. Ce sont les leaders de, de, de ces gens-là qui sont à l'étranger. Pourquoi ne rentrent-ils rentre pas Il faut qu'on l'explique qu'ils qu peuvent rentrer et donner et contribuer à édifier. Leur nation, parce que la nation ne nous appartient pas, elle ne nous, nous appartient pas nous seuls qui sommes ici. Nous la partageons, ils sont burundais comme nous. Nous avons les mêmes devoirs, nous devons avoir, nous devons avoir les mêmes obligations, les mêmes droits. Il faut qu'ils viennent ici. Et qu'il y ait divergence, c'est tout à fait normal. Professeur Evariste Ngaïmenda, j e a n d é m o u t a b a z i trouve les défis à l'indépendance du Burundi du côté、euh, de l'étranger. Pour vous, quels sont les véritables défis à l'indépendance du Burundi Bien, je voudrais d'abord faire deux petites considérations. La première considération, je crois que、euh, parler du CNDD-FDD quand on fait une, une réflexion politique n'est qu'une chose normale parce que c'est lui qui nous gère. C'est lui qui gère le Burundi, donc, qu'on parle de lui en son absence ou en sa présence, ça ne devrait offusquer personne. Cohabiter e m o e n t l à Deuxième au, considération, au je ne suis pas, c o n t r e l e m a s q u e que tu affirmes, je ne suis pas homme à voir tout en noir, mais je ne suis pas non plus homme à céder chaque fois à l'autocontemplation.、Euh, je crois que le propre d'un intellectuel, c'est d'être assez, assez critique, assez, assez objectif. Ceci dit, ne faisons pas de la spéculation sur cette question des de réfugiés. Je crois que de mémoire d'homme, nul n'a aimé et nul n'a choisi d ê t D'être réfugié. Le fait que, que, que je sois ici n'est pas une confirmation de la règle que, que le réfugié s'est trompé. Ce n'est pas non plus une confirmation que la sécurité t o t a l e au Burundi, c o n t r e l e m a s que vous voulez faire avaler à, à tout le monde. Tout le monde sait ce qu'il en est. Maintenant, vous voulez que j'apprécie le pas franchi en termes de développement? Par le nombre d'écoles. Aussi longtemps qu'on ne c o n v e r g i r a pas sur le choix des indicateurs, je pense qu'il nous sera difficile de, de nous comprendre. Prenez le nombre d'universités qu'il y a ici. Eh bien, on pourrait les regrouper en une seule et je crois que ça marcherait mieux. Donc, ce n'est pas parce qu'on a 40 universités, dont à peu près 10 publics, une trentaine de privés, qu'on doit considérer ça comme un indicateur de développement. Nécessairement. Je ne le crois pas. C'est davantage un indicateur d'émiettement. Qu'est-ce qu'on a dans ces universités Est-ce que tu, tu, tu mesures à quel point elles sont, elles sont mal loties Parce que justement, elles sont dans une société pauvre. Tu mesures combien d'enfants terminent les humanités, et aimeraient aller à l'université ils sont même en droit d'y aller scolairement parlant. Pourtant, Reste n t avec leurs parents, malgré la, la pléthore des écoles ou d'universités dont tu me、oh, oh、parles. Alors, un, encore une fois, ne prenons pas le colonisateur pour le bouc émissaire de tout ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas le seul pays au monde à avoir été colonisé. Mais si on prenait les pays qui ont été indépendants en même temps que nous, et qu'on mesurait, comme Faustin le disait tout à l'heure, le niveau de développement atteint, je, je, je pense qu'on aurait des difficultés à faire croire que c'est vraiment. La, la, la, le colonisateur qui est la, la source de, de nos misères. Beaucoup de pays ont été colonisés, mais beaucoup de pays s'en sortent. Les anciens colonisateurs sont là, je crois qu'ils seront toujours là. Maintenant, est-ce que quelle autre planète d e v r o n n o u s aller habiter pour vraiment nous mettre loin de ces colonisateurs si tant e t que ce sont eux qui nous empêchent de nous développer? Ils ont béni les, les coups d'État. Je, je n'en sais rien. S'ils si ont béni le coup d'État de Michombero, de Bagaza, de, de Uyoya, bon, ils ont sans doute béni aussi le coup d'État constitutionnel de 2015. Donc, de, de, de, de ce point de vue-là, je crois qu'on、euh, devrait être un peu, plus, un peu plus équitable. Louis Michel arrive en toute urgence pour dire il ne faut pas q u i la s CVR e parle. D'avant 1962. q u o n t i l rétorqué les, les Burundais、bon、Deuxièmement, est-ce que c'est Louis Michel qui nous a amenés à Arusha On a été à Arusha parce qu'il nous a été impossible de faire la paix entre nous sans justement cette intermédiation de la communauté internationale. Encore une fois, nous devrions nous, nous, nous en prendre à nous-mêmes. Je ne suis pas en train d'innocenter le colonisateur. s Non. Mais je suis en train d'insister davantage. Sur les responsabilités qui nous sont propres. Est-ce que le colonisateur aujourd'hui nous empêcherait de produire des cure-dents, de produire les médicaments qu'il nous faut, de développer notre agriculture, de développer notre élevage, de protéger notre environnement, d'améliorer notre système sanitaire D'améliorer justement... notre système scolaire. Qu'est-ce qui manque justement pour qu'on puisse arriver à ces progrès Je crois qu'il nous manque l'essentiel. Je ne suis pas sûr que nous sommes. Conscient de ce que nous, nous voulons être. Et si nous en sommes conscients, est-ce que nous nous en donnons les moyens Qu'est-ce qui est concrètement fait Qu'est-ce qui est concrètement fait Parce qu'autour de nous, on voit d'autres sociétés qui progressent. Évidemment, il y en a aussi de temps en temps qui régressent. Ils ne sont probablement pas les seuls sur la planète. Mais bon, disons-nous la vérité. Je pense que nous comptons parmi les pays qui font beaucoup, très, très peu pour se développer. Et les indicateurs le disent. Fosin de k o u m a a si vous ne trouvez pas le problème chez l'ancien colonisateur, où se trouve le problème pour que nous puissions juger? Et de l'indépendance ici au Burundi. Quels sont les défis D'abord, la colonisation n'est pas un fait atypique en soi dans le monde. La colonisation, vraiment, c'est un fait. Depuis l'histoire de Canaan, on i r e o connaît l'expansion de l'Empire romain, où on dit qu'Israël était colonisé. Mais, mais Jésus-Christ est né quand Israël était sous la domination romaine. Est-ce qu'Israël n est u r a p a s d i r e que Rome est... nous Bon, nous avons connu l'Empire grec, le Portugal a dominé, l'Inde a été sous domination anglaise, les États-Unis ont été c o n i s é s par l'Angleterre, le Portugal, le Brésil, la France a été sous occupation allemande pendant des années. Mais ça veut dire que ces pays n'ont non, non, n n o pas pu tirer leur pingue du jeu, non? Maintenant, nous allons nous faire soigner en Inde. L'Inde, c'est une puissance. Émergente, très. Le, le Brésil, maintenant, c'est presque la même chose que le Portugal. Au niveau des PIB, les États-Unis ont surpassé la Grande-Bretagne. e l e é t a i sous domination、Et、anglaise. Il y a la Chine qui a été sous domination japonaise. Vous savez, dans l'histoire, je dois dire que. La colonisation, vraiment, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est u n c o i e dans l'histoire. Et le fait que la Belgique et le Burundi, il y ait eu des tumultudes tumultus de au niveau de l'élevation, nous a a b i i n n avons partagé une histoire, un passé commun qui nous lie. Combien de Burundais qui ont terminé les études en Belgique, qui sont des cadres compétents? Les universités belges ont formé combien de cadres? Je crois que M. Moutalazi a passé. Moutalazi même, il a vécu des il a années durant. De... Un... L'histoire a fait que la Belgique et le Burundi ont un passé qu'ils partagent. On ne peut pas vraiment le nier l e n i e r ou l'occulter. Or, les pays ont toujours des relations diplomatiques. Il y a des roses et des bas. Mais l e s s e n t i e est ce qu'on avance. Dire que la Belgique bénissait les coups d'État, par exemple, je ne crois pas. Vous vous, vous souvenez i des relations orageuses qui ont survenu entre le Burundi, et entre t e le régime de Bagaza et la Belgique, avec l'histoire de l'Église catholique Il y a e une u tension. o ù même l'ambassadeur de, de, de, de, de, de la Belgique, Samuel Jumbra, Marcel Wagen, a été menacé mais de quitter. Bagaza, en conseil de ministre, avait menacé de rompre la i o n e diplomatique avec Bruxelles. Donc, ce sont des tensions qui ont toujours là, qui surgissent, qui baissent. Et l e régime, il y a un cas, il y a un cas. C'est comme ça. Avec les, les événements de 1972, la Belgique a rompu toute, toute coopération militaire avec le Burundi. En fait, la, la Belgique et le Burundi, qu'on veille u ou pas, nous avons un passé historique commun que nous partageons. Je crois mais que c'est le pays européen qui regorge beaucoup de citoyens burundi. Est-ce que je mens Est-ce que je mens l e s relations s o n t là, Vous trouverez beaucoup de, de Congolais, de Burundais ou de Rwandais plus à b i s e è r e p u s q u à Peut-être que m o t a b a s i voudrait Alors, que、euh, ça se o passe. Si je, je démontre qu'il y a、manière. des pays qui ont été colonisés, mais qui ont surpassé même je, leurs anciens, mais je s o i s d i r e normalement, la colonisation, il faut le considérer comme un choc de civilisation. Si les pays asiatiques. Ils ont fait aussi b i t une domination. Je vous ai dit l'Inde, quoi. Mais ils ont plutôt dépassé ce r type de complexe. Ils ont considéré que la colonisation qui était en contact de civilisation, qui leur a permis même de plutôt prendre les s o n s de prendre les, les connaissance s par rapport à ces, à ces nouvelles civilisations qui viennent, qui viennent pour savoir construire leur propre civilisation qui leur permet d'avancer. Sinon, les pays ont été colonisés, mais ça n'a pas empêché de devenir des pays puissants. o u développer. Je crois que plutôt ici, il faut une introspection de nous-mêmes. Si nous sommes entrés d'eau, je donne un exemple. Vous voyez la gestion c a l a m i t a i r e aujourd'hui du lac Tanganyika, où tous les déchets sont dédorés. Ça, c'est la responsabilité du colonisateur. Est-ce que la gestion du lac Tanganyika aujourd'hui, qu'est-ce qui est qu un bijou qui devrait nous permettre de, de nous lancer Est-ce que, ce que de, la façon dont nous sommes en a n t d e e g é r e r c'est vraiment dehors du colonisateur Je crois vraiment plutôt qu'il ne faut pas nos responsabilités. Les ressources elles sont là. Et c'est quand même de nous orienter. Sinon, l'erroration b e l g i q u e b u r u n d i il y a un passé qui a fait des traces qu'on ne peut pas du jour au lendemain occulter ou effacer. Ça sera impossible. Donc, il a u t que nous s o y n g u e S'il y a des tensions, mais la Belgique et le b u r u n d i vraiment, ils sont condamnés. De Garde des relations qui parlent de l'histoire, ça c'est ce q u e je v o i s mais mais dans d'autres pays, les civilisations il y a i、si、l s Si l'Angleterre et si les États-Unis et la Grande-Bretagne continuent à avoir des relations privilégiées, maintenant la France et l'Allemagne sont des pays amis, mais la France est à l a i s s e toutes o e s o c c u p a t i o n l a l l e m a g n e n e s t p a s d a n s une bonne période. Je crois qu'il faut plutôt nous engager vers le développement comme les autres pays l'ont fait. Mosaïque. Je rappelle à vous tous, auditeurs, que l'émission c'est Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous revenons sur le sens et l'état des lieux de l'indépendance ici au Burundi, 56 ans après cette indépendance acquise par le Burundi. Dans ce studio, nous sommes avec trois invités Jean-Dodier Moutabazi, président du parti Hadebou, Evariste Ngaïm Henda, vice-président de la coalition Amiserea Barundi, et Faustin Dikouma a n a représentant légal de la c a t De paroles et actions pour le réveil d e c o n s c i e n c e et le changement des mentalités par sem. Jean de Dieu Moutabazi, d'ici au plateau, Evariste Ngaïmenda et Fossen Dikoumana disent qu'il faut que le Burundais sache、euh, ce qu'ils veulent pour donner un sens exact à leur indépendance. Que dire Nous ne partageons pas la même analyse de la situation. Je les écoute, je les ai suivis. C'est comme l'impression qu'ils sont. Complaisants, ils sont complaisants avec l'ancien <rire> colonisateur qui, qui, qui veut toujours, je, je dirais, in, intervenir dans la gouvernance du Burundi. Si le Burundi et la Belgique ont eu un passé de dominés et de dominateurs, ils sont une ancienne colonie, ils ont assuré la tutelle. l a Belgique a assuré la tutelle. Faut-il que ça reste comme ça J'ai l'impression que vous vous êtes, vous êtes vraiment. À l'aise, mais pour moi, si nous reconnaissons les efforts qui ont été réalisés par les, indépend... les indépendantistes, le choix des Burundais dans les années 60 pour jouir de notre indépendance, si nous, nous sommes pour, si nous partageons la même vision parce qu'il y a eu des élections, il y avait des Burundais, vous vous souvenez, vous vous souvenez très bien, il y avait des Burundais qui ne voulaient pas de cette, cette indépendance. Et l'impression que j'ai, 56 ans à, après, j'ai toujours l'impression qu'il y en a qui, qui penchent, qui penchent、euh, vers, en les écoutant, qui penchent vraiment à certaines idées de, de, de, de, de, de, du Parti démocrate chrétien de, de, de, de, de, de l'époque. Je regrette de le dire. Je regrette de le dire. Alors, il faut définir, faut il faut définir les relations que nous devons avoir. Avec la Belgique ou bien tout autre pays. Mais pas des relations de dominés et de dominateurs, mais avoir une coopération basée sur le respect mutuel. C'est ce, ce que moi je dis. Si on distingue l'indépendance formelle l'indépendance je... effective qui doit、euh, le, nécessairement venir du,、euh, des efforts des Burundis, est-ce que vous ne pensez pas que ce dualisme Belgique-Burundi risque d'offisquer certains efforts vers le développement et que le Burundi risque de rester、euh, dans la pauvreté alors que le développement c'est un des facteurs qui donne à toute nation une indépendance effective Je vous ai dit que nous avons des défis, des défis dans certains domaines, même dans l'environnement comme la protection du l a La protection de l'environnement. Nous avons des défis. Mais de là à ignorer que nous, que nous avons des industries dans l'agroalimentaire ou bien que nous avons des, des, des industries dans l'habillement, tout ignorer, et dire que nous n'avons rien. etc. Je dis, ces gens-là, peut-être qu'ils devraient prendre un peu d e f o r c e pour circuler. Mais nous avons le secteur de l'industrie. C'est un, un secteur qui doit peut-être continuer à se développer. Pour le moment, il est À un niveau bas, mais il faut qu'il continue à se développer. Mais cela est dû à quoi À une certaine, je dirais, une certaine、euh, instabilité que nous avons connue depuis l'indépendance. Les dix années les dix années de,、euh, de stabilité, de, de paix que nous avons eues. C'était pratiquement après de, 2015, de 2005 à 2015. Et comme par hasard, il y a des gens qui ne voulaient pas de cette stabilité. Ils ont inventé les histoires de mandat. Ils, venu, ils sont venus interpréter l'accord d a la, r o u s h a n Mais, la, la, la, la, la mais, Arusha, mais les 10 ans n'ont pas permis à ce que le Burundi puisse quitter le, le carré des trois pays les, les plus pauvres du monde. Des fois, j'écoute、euh, le président de Parcem et j'ai envie de lui rappeler qu'il y a des gens qui manipulent les chiffres. Les chiffres, ça se manipule. Les chiffres, ça se, mani ça se manipule. Il y a、pays. des gens qui manipulent, des, par exemple, sur certains indicateurs, ils disent non, la réalité c'est ça, mais il faut qu'on informe, informe le monde que le taux de croissance, le taux de, que c'est ça. Il y a des gens qui manipulent les chiffres, qui nous correspondent. Même il y a des amis qui, qui m'ont toujours dit que chez eux, par exemple, quand tu oses parler de la, de la corruption, ils disent non, non, non, chez nous, Il n'y a, a pas de corruption, on ne peut pas en parler. Il ne faut pas qu'à l'extérieur, on, on, on ait des chiffres montrant qu'il y a la、coche. c o r r u t i C'est un pays africain. Alors, donc, il y a des gens qui manipulent les chiffres. Et ces chiffres, certains chiffres qui sortent, même, même au niveau de la Banque mondiale ou bien de FMI,、euh, de, du e FMI, il y a des chiffres dont je n'ai jamais été d'accord. Je dis, ça, ça, ça ne peut pas être possible. Et, et quand on leur pose la question de leur échantillonnage. Pour arriver à ces chiffres. Il dit non, non, non, ce sont des chiffres fiables. Fiables. Pourquoi, Pourquoi? Par exemple, nous ne sommes pas dans une, dans une société totalement monétarisée pour qu'on puisse avoir, par exemple, des,、euh, on, on, on avoir la, même, euh, la même base de calcul comme un pays comme la France, la Belgique, etc., où tout, tout, tout, tout le pays est monétarisé. Ici, ce n'est pas du tout la même chose. On peut avoir un, un, un, un simple paysan qui a des biens, qui a, qui a ses troupeaux, qui a ses champs, qui, qui peut vivre plusieurs années, mais avec un peu d'argent. Et il va dire, à... Vers, si je vous posez la question, Il va te dire par an, par exemple, par mois, moi je peux vivre avec 50 000 francs. Tu lui dis comme ça, sans avoir mis dans ton tableau la valeur de ses troupeaux, la valeur de sa production au niveau agricole, tout ça. Et tu vas prendre ces 50 000 francs, tu vas prendre ces calculs t tu vas les intégrer dans les, dans, dans, dans, dans les calculs pour le PIB ou le PNB.、Mm -hmm. Ce n'est pas du tout vrai. Et sur ça, on peut discuter avec, à, à, à, avec Faustin. Je peux lui dire, voyons comment ces chiffres on, on les trouve. Est-ce que dans leur, dans leur calcul, ils ont intégré les biens matériels comme, le, comme les vaches, les chèvres, les q u o i etc., d'autres formes de richesses On ne peut pas partir sur les mêmes bases. Pour, pour une société monétarisée et une autre société non monétarisée. Hum, professeur Evariste Ngaïm Henda, quel commentaire faites-vous par rapport à la position de l'honorable Jean-Diodi Moutavaz Bon, je, je, je voudrais quand même、euh, dire que quand on se rencontre sur un plateau comme celui-ci,、euh, je pense qu'on devrait、euh, assez garder à l'esprit le cadre dans lequel on est, tenir compte et avoir du respect de, de notre auditoire. On n'est pas en train de faire de la propagande ici. On réfléchit sur ce que c'est ou sur ce que d e v r a i t être notre indépendant. Les chiffres, on les manipule. Oui, les chiffres, on les manipule. Les idées aussi, les concepts aussi. Oui, malheureusement. Je me souviens de quelqu'un qui disait sur un micro comme celui-ci que les Burundais n'ont pas besoin de dollars. Que même si on leur en donnait, ils n'en feraient aucun usage. Soyons, soyons quand même sérieux. Ok, notre économie n'est pas aussi monétarisée, monétarisée que l'économie française. Parfaitement d'accord. Mais cela ne nous empêche pas de constater. Quand S'enfonce dans, dans la pauvreté, on le vit, on le sent, la pauvreté, on la voit, la pauvreté, on, on la touche. Et c'est difficile de la masquer d'ailleurs. C'est difficile de la masquer, ça, ça ne se cache pas. Bon, mon cher ami, dit, je te le souhaite pas, mais le jour où tu ne fonctionnerais pas sur,、euh, sur un décret, tu, tu verrais la réalité autrement. Tu verrais la réalité autrement. Il y a de la misère dans son pays, il y a de la faim dans ce pays. On n'a plus assez à manger. Effectivement, je suis d'accord avec toi que l'économie n'est pas monétarisée. Mais au moins, si on pouvait produire assez de haricots, si on pouvait trouver assez de c o l o c a s si on pouvait trouver assez de manioc, assez de foufou, bon, là on dirait, voilà, il y a lieu d'espérer. De, Vous parlez de 10 ans de stabilité. Je crois savoir que sur, au début des années 2000, quoique le dollar était à 350 francs pour que nous o n t amené ces années de stabilité. On est, le dollar il est à combien aujourd'hui Parce que la stabilité ce se mesure entre autres et par ça. Je ne vois pas par, aucun, par quel autre artifice on devrait mesurer cette, cette stabilité. Bon, les b u r u n d a i s qui ne voulaient pas l'indépendance, vous nous assimilez à des gens du, du PDC, bon, c'est pour nous faire taire, mais on ne va pas se taire pour, pour autant. Bon, c'est ce que c'était là. PDC. mais ce n'est pas parce qu'on a un discours divergent avec,、euh, avec le tien qu'on ne voulait pas、euh, d'indépendance pour, pour autant. Non, réfléchissons autrement. Le propre de l'homme intelligent, c'est de transformer une contrainte en opportunité. Je vais abonder dans, dans ton sens. Et mettons l'hypothèse que vraiment là, là,、euh, les Bacoloni, comme vous dites, la Belgique, non, parce que bon, vous y êtes tellement revenus qu'il faut qu'on en parle. Et mettons l'hypothèse que la Belgique est n o m s m e les bâtons dans les roues. Contournons la Belgique et coopérons avec d'autres. Contournons la Belgique et coopérons avec d'autres. Ce n'est pas ce q u i se fait aujourd'hui. Je, je ne sais pas. Il lui appartient de me le dire. Parce qu'à chaque fois qu'on m a t le développement, il dit voilà, il n'y a pas lieu d'y arriver avec la Belgique. i nous torpille. L'assassin de Ouagassou. Ok. Je suis peu pour le savoir. Ouagassou a été assassiné. Je, je suis promiste. Ça ne me laisse pas indifférent. Mais une chose est que Rwanda Soleil a été assassiné. Une autre est qu'il a été mal remplacé jusqu'à aujourd'hui. Et il est de moins en moins correctement remplacé. Voilà le véritable défi. Parce que le propre de l'homme, le propre d'une nation, c'est de pouvoir se relever. Toute la question est de savoir si on se relève aujourd'hui. Foster, au début de cette émission, posait la question du m a i de Nburundi. Et on n'y échappe pas. Cette question du m a i de Nburundi. Soulève plus précisément la question de la relation entre pauvreté et indépendance. L'indépendance s'assume assez difficilement dans la pauvreté. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. L'indépendance s'assume assez difficilement dans la pauvreté. L'indépendance, c'est un minimum d'autosuffisance. C'est un minimum d'autosuffisance. D'aisance, entre guillemets, d'aisance matérielle. On ne peut pas sombrer dans la détresse matérielle et chanter chaque fois l'indépendance. Non, l'indépendance doit se vivre à travers un minimum de confort qui doit se refléter au niveau de notre environnement, au niveau de notre réseau de transport, de, de transport au niveau de notre agricul agriculture, de nos systèmes éducatifs, de notre système sanitaire, de nos relations diplomatiques. J'en passe et j'en passe. L'indépendance, ce n'est pas de moi. Justement, tant que vous avez la parole, si nous relevons ces défis qui marquent toujours、euh, l'indépendance, tantôt、euh, acclamée par certains, mais tantôt également、euh, mise à l'épreuve par d'autres. Que faire justement pour que nous puissions vivre effectivement l'indépendance La première attitude, la première attitude à avoir, c'est accepter. Accepter qu'il y a des défis. C'est justement mettre e n terme à cette autocontemplation. Et accepter qu'il y a des défis. Accepter qu'il y a à f a i r e et que. Les premiers responsables, c'est nous, c'est le peuple burundais. J'ai 60 ans, il y en a qui sont plus jeunes que moi, il y en a qui sont plus âgés que moi, mais chacun doit absolument jouer son rôle. Et la deuxième attitude qui est conséquente à celle-là, c'est jouer de moins en moins au, au, au, au bouc émissaire. Le destin des Burundais appartient aux Burundais. a a p p r t i Et n aux a u u b r n d il s Et i y aura toujours des, des, des embûches. Il y aura toujours des embûches, mais qu'on a n d s'attaque aux véritables embûches, qu'on ne Fantasme pas sur l e s obstacles. Les relations internationales, Faustin l'a dit tout à l'heure, les, rela les relations internationales, c'est comme les relations interhumaines, elles reconnaissent toujours des hauts et des bas. Malgré cela, on avance avec. Malgré cela, on se développe avec. Pourquoi le Burundi serait-il le seul pays au monde à être handicapé par son histoire coloniale Et pourquoi, comme je le disais au début, Ce discours ne date qu'il y, qu y, qu y a trois ans. <rire>、euh, avant d'accorder la parole à Faustin Dikouma, je retourne du côté de l'honorable Jean-Adieu Moutabazi. Qu'est-ce que vous proposez justement pour que l'indépendance、euh, du Burundi soit effective Pour réaliser notre indépendance, je le disais peut-être dans d'autres termes. Premièrement, partageons la même vision partageons le même idéal indépendantiste. Soyons d'abord des indépendants. Alors, quand aujourd'hui je vois les divisions qui nous ont minés, depuis les années 60, comme je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, c'est nous les Burundais. Nous avons ce défi, nous devons, nous, nous, nous, nous, devons, nous, nous devons le relever. Nous devons le relever. Quand certaines personnes mettent en avant l'enfer, c'est l'autre. L'enfer, c'est mon frère. L'enfer, c'est l'autre. l, l e Non! f e r n C'est la Belgique aussi. Ce que je dis, je dis, il, il ne peut pas venir intervenir dans les questions de souveraineté. Pour... n o u s o n n'intervient pas dans la politique étrangère. Dans la, dans, la politique, euh, dans la politique belge. Il ne faut pas que les autres interviennent dans la politique b u r u n d a i s n n e e si professeur Donc, Evariste Ngaï Menda dit que les Burundais doivent se regarder en face et、euh, se faire des objectifs, qu'est-ce que vous, vous dites à propos ça je, ça, je suis d'accord. Il, il y a des choses qu'il qu a dit que je partage tout à fait. Si je lui ai peut-être dit qu'il voit tout en noir, il a dit non, moi, je ne vois pas tout en noir. Et moi, je dis, je ne fais pas de la contemplation, tout n'est pas rose. Non. Je dis, nous avons des défis. Particulièrement ce que je dis toujours au niveau de la gouvernance, au niveau de la bonne gouvernance, nous avons beaucoup de défis qu'il faut relever. Mais nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas les relever, ces défis, si nous nous diabolisons mutuellement. Si le Hutu dit l'ennemi, le, le Tutsi est mauvais aussi, le Tutsi dit le Hutu est mauvais, ou bien si, si le, le, le, les gens du Sud disent les gens du Nord sont mauvais, ou vice-versa, etc. Nous, moi, personnellement, moi, je, ne, je ne peux pas être tranquille s'il y a mes frères. Aujourd'hui, qui sont à l'étranger, qui sont à l'exil. Comment est-ce que pourrais-je être tranquille Moi, j'ai connu l'exil. Je, je, je ne peux pas du tout être à l'aise. Je lui dis je suis, tout en étant président,、euh, tout en étant, euh, pré, président du Radebou, je suis,、euh, je, je suis aussi un, part, un partisan des droits de l'homme. Je, je ne peux pas être à l'aise aussi, long, aussi longtemps qu'il y a. Un Burundais qui est victime d'une violation des droits de l'homme. Il est vrai que les, les droits de l'homme ne sont pas respectés à 100% dans tous les pays, mais il faut faire des efforts pour que、euh, pour que les gens ne soient pas victimes des, des, des, des, viol des violences, d'atrocités. Que pour que les gens ne soient pas victimes des atrocités de masse, pour que les gens ne souffrent pas de la violence et des droits de l'homme. Mais si par exemple quelqu'un amène un faux rapport comme celui que monsieur par exemple Doudien o u d g vient de faire au 38e sommet à Genève, je peux dire non, il n'est pas en train de, de, de faire un rapport sur les droits de l'homme. Il est en train de faire de la politique. C'est un exemple que je te dis. Je dis non, la photo que nous avons sur les droits de l'homme, il, il est ici. Mais s'il dit la, la vérité, je peux dire non. Ici, il y a eu viol une violation des droits de l'homme. On n'hésite pas à le dire. Donc, ne v me o mettez pas dans le cas des gens qui vont dire que tout est rose et tout est... Non Le chemin est encore long pour arriver à une indépendance économique. Parce que l'indépendance économique, c'est la vraie concré、euh, concrétisation d'une e l'indépendance l i i p o t q e u indépendance politique. e ne s'accompagne d'une e qui i n n n pas a c p d d é Une indépendance politique qui ne s'accompagne pas d'une indépendance, indépendance, indépendance économique. C'est. C est, c est, c est, je dirais que ce n'est pas. Ce tu, tu rates quelque part t o n i n d é p e n d a n c e politique. Donc, assoyons-nous, disons, nous avons des problèmes là, parce que dans chaque pays, il y a des problèmes. Assoyons-nous et voyons comment on peut les résoudre.、Mmh. Euh, merci, Faustin Ndikoumana, au niveau du parcem. Que faire pour que le Burundi a s aspire à une indépendance effective D'abord, je voudrais、eh, corriger n d i k m a Tawazi. Un argument dépassé de, de dire que le Burundi n'a pas d'économie monétaire. Je dois dire que le Burundi vit une économie monétaire. Le problème que nous avons, c'est qu'une grande partie de nos compatriotes est exclue, est exclue du circuit monétaire et finance, suite justement à cette pauvreté. Le taux de pauvreté monétaire, dans les statistiques d'Oriste Bou, dépense plus de 80% dans certaines provinces. Il faut aller voir comment, quand en p a y s a au moins. Ah, une récorde d e h a Rico. t s Comment il a pu vendre ça en plus dérisoire pour avoir quelque chose en p é d e s s o u s Tu verras, s'il si veut aller au, au, au, à, à l'hôpital, s'il veut aller chercher, souvenirs, obéir au v e s t i m a t i è r e s de ses enfants, payer le minéval de son fils qui étudie à l'université, ça c'est monétaire. Je dois te dire que ces arguments disent que la pauvreté, on l e s v a i l e p a r c e qu'il a des de biens en stock. L'économie monétarise. Même les donations, même les taxes que le gouvernement perçoit, il ne viendra jamais perçoit une taxe de r é c o r e de haricots. C'est de l'argent. On vous demande de contribuer dans les élections. Tu n a m è n e s pas un régime de bananes. Tu vas donner de l'argent. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Cette pauvreté monétaire s'exprime de, à... de la façon dont ces paysans ne p a r v e n n e n t à s'intégrer dans ce circuit monétaire et finance. i ils, sont... ils en sont exclus parce que toi, tu ex... es intégré dans ce circuit parce que tu peux avoir un découvert bancaire, tu, as tu es en salle régulièrement. Justement, cette organisation nationale. Qui fait qu'une partie des taxes est r é c o r t é e parce que tu es salarié, tu dois avoir quelque chose. Tu es intégré. Cette histoire, vraiment, il n'y allait pas. Et, et n'y entrait pas beaucoup. p o u r a v o i r une autre émission p o u te e x p l i q u e comment, justement, a, là, la coup, pauvreté s'exprime à travers.、Mmh. Non, i、mmh. Donc、passe. il dit que,、okay. que, que le Burundi est aussi、okay. monétaire. C'est ce que je retiens de ce que tu dis.、Okay. Il dit, il je dis que le Burundi vit une économie monétaire.、Ah, C'est ça pas, la pauvreté. J'ai dit que le、okay. Burundi est, ça, pas est aussi monétaire. C'est un autre、monétaire. débat. C'est un autre、monétaire. débat. Faustin Dikouman, que faire pour que le Burundi ait une i n dépendance effective Cette i n dépendance. Il y a d'abord la cohésion nationale, comme je l'ai dit. Nous devons recouvrir la cohésion nationale. Un bon vouloir de vivre collectif. Acceptation de l'autre. Respect des règles du jeu pour que nous c o n t i n u o n s à vivre ensemble. C'est ça. Tous les pays ont des communautés parfois différentes. Il y a Ile-Maurice, il y a Loliba. Mais à un certain moment, ils doivent savoir comment cohabiter ensemble dans le respect mutuel, en respectant les règles de, du jeu, de cohabitation, de gouvernance, toutes ces constitutions, la bonne gouvernance. Est-ce qu'on est dans la transparence Est-ce que. Mes droits sont respectés dans ma nation. Est-ce que s'il y a tout ça ça, ça, ça, ça entre dans le jeu pour que quelqu'un se sente vraiment protégé dans ses droits, dans la nation C'est ça qui développe la cohésion nationale et l'indépendance. Après cette cohésion, alors, il faut le développement. Le développement, M. Moutabaz, c'est l'accès, c'est l'accessibilité à la science et la technologie. C'est la science et la technologie qui dominent le monde, qui fait que tel pays est puissant puisque l'autre. Vous le savez d'ailleurs plus que moi aussi. La science et la technologie. Si aucune puissance continue à interférer dans les intérêts d'un autre pays, c'est tout à fait normal. Ça existera toujours. Les pays puissants essaient r o d'en géopolitique d'interférer. Est-ce que vous n'avez pas vu quand on disait que la Russie a interféré dans les élections des États-Unis Tu n'auras pas entendu. Est-ce que les États-Unis n'ont pas un pays plus puissant Donc les intérêts des pays. Resteront toujours. Le fait que, ce, que cette géopolitique est comme ça. À chacun de tirer son épingle de jeu. De s'organiser pour résister à ça. Et beaucoup de pays, justement, ont, ont fait des avancées spectaculaires. Mais dire que tu empêcheras que les puissances occidentales viennent interférer dans les intérêts des pays moins puissants, tu ne l e v e r r a s pas. Il y a des pays puissants. L'Iran, l'Irak, c'est un pays très puissant. Mais il essaie de vivre avec ça. Le monde est t ici, je dois te le dire. C'est comme ça. Pourquoi、Et、il y a des p a y s q u i o n t u n droit de veto aux Nations Unies mais la entre les hommes, comme ça? Pourquoi、mm. il y a des p a y s q u i o n t u n droit de veto Pourquoi tous les pays ne marchons pas aux Nations Unies Nous n'acceptons pas cet ordre économique, politique économique m o n d i a l Pourquoi Pourquoi Est-ce que tu vois Pourquoi C'est comme s'il y a l'ordre économique, il y a l'ordre politique économique m o n d i a l Nous avons ici des. des, des, des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 Un pays pour être puissant. L'Inde, il, il fait une offensive au niveau de la technologie.、Mm -hmm. L'Inde, c'est un pays, c'est pays, un maintenant, c'est une puissance nucléaire. L'Inde a une industrie très puissante. Les recherches. Alors, on devrait, alors, à chaque instant, chaque année, le jour de l'indépendance, évaluer nos progrès technologiques, nos, nos avances. Qu'est-ce que nous produisons Le médium e Burundi. Mais dire, allez, des fois, alors que nous. Dans nos mauvaises gestions, dans des chicaneries de bas étage, s je ne crois pas qu'on va se regarder l'indépendance. Voilà, le débat é t a i t intéressant, mais le temps nous talonne.、Euh, C'est la fin de l'émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui,、euh, nous vous rappelons que nous discutions autour de l'État et de l'indépendance du Burundi. Après 56 ans, nous étions avec trois invités. Nous remercions l'honorable j e a n d e d i e u Moutabazi, président du parti Radebou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi. J'espère que ceux qui nous écoutent auront compris notre message était basé sur le renforcement de l'unité nationale, ce que les autres appellent la cohésion nationale. Merci, je remercie également professeur Evaliste Ngaïm, et vice-président de la coalition Amiséria Barundi. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci de m'avoir invité. e r m e r c i e s s ceux qui nous ont écoutés. Je dis également merci à Faustin Dikoumana, représentant légal de Paroles et Actions pour le r é v e i l des consciences et le changement des mentalités par SEM. Merci de nous avoir invités. À vous tous, nous disons également merci pour votre aimable écoute. À la réalisation de Mosaïque d'aujourd'hui, vous étiez avec Jérôme Nyonzima, François Akimana assuré la technique. À l'animation, c'était p a c i f i c c h u b a ï l o À vous tous, bonne suite des programmes de la radio Isanganiro. Mosaïque.